パラレパラレパラレ。えっこっちも。パラレパラレパラレ。 パラレッパラレッパラレッパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパラレパララレパララレパラララレパラララララパラパララパララパラパララパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ ん、no Sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de k l e e n e x cette bouteille v i、oui. t Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai e quoi me remplir un dernier verre. c l a c f a i t le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool, ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio. Je... プレ cipice et トゥープレ cipice, on s'en i fout! Au coin d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. Trois, 3, 4, patibulet, tape le carton dans les waters. Toute seule au bar, dans un coin noir. Une blonde platine, sirode sa f i l l e Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit cinquante, je lui dis ça me tente. Et vous êtes rentrée comment Dans ma voiture. Ah, y'avait toujours le même air à la radio. Je... Que de pression dans les bars. Légende, c e s manie. Décalcomanie. s 7h e e u r s du m a t l'hôtel. Je p a i e j'abrège. Je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé. Sur ça. T'as les banilons qui filent sur l e n dronc. Ses ongles m'accrochent, tu viens chéri. e Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa police, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon r e g a r d Des anges pressés dans ce bleu g cassé me disent c'est l'heure. Je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé Non, vraiment pas. Fleuve, fleuve, fleuve, ski, bleu, bleu, bleu. Sous mes pieds. もうじゅう、ちょっと待ってください。 チェラー・スミス・オン・エクセイ・ジュペル・ラ・テッド・メ・セガレット・セン・トゥ・フュメ・ドゥ・レ・セン・デ・コー・ジュ・トゥ・セル・トゥ・セル・トゥ・セル・トゥ・セル・デ・エクセイ・デ・リー・ジュ・ i ゥ・セル・デ・エクセイ・デ・リー・ジュ・トゥ・トゥ・セル・デ・エクセイ・デ・エクセイ・デ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エクセイ・エエクセイ・ Sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et r e m o n d i c s e n autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté e par la foule qui nous t r a î n e nous e n d r a n t u Nous c n t r e l a t r e n o deux faisons o r e s qu'un corps effort de vous enchaîner l'un et l'autre Et nous laissons tous deux épanouis en ivresseur Entraînés par la foule qui s'élance Et qui danse une fois l e f o r t rendants Nos deux mains restent soudées Et parfois soulevées o s deux forts S'enlacer s e n vol Et n Et retombent tous deux épanouis en ivresseur でも私たちは私たちの力を見つけることができます。 Je crispe mes poings maudissant la f o u l e qui m e v o r e もう1つのこと r Sean Kelly s'est dit je suis catholique, Maureen aussi l'église en granit de l i m e r i c u Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway i l sont s arrivés dans le comté du Connemara. il y avait les Connors, les o Connolly, les Flirties du Ring of Kerry et de Croix-Bois trois jours et deux nuits. 俺たちの真実は、私た t の真実は、私たちの真実は、私たち e 真実は、私たちの真実は、私たちの真実は、私たちの e 実は、私たちの e 実は、私た e の真実は、e たちの真実は、私たちの真実は、私 s e の真実は、e t ちの真実は、私たちの ト es, d ーラーク、セプトレーリヴァン、ア a On y vit encore. des Gaëls et de Cromwell au rythme des pluies et du soleil au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout p r è s où les Irlandais feront la paix. Autour de la croix, là-bas au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas au Connemara, on n'accepte pas la paix des g a l o i s ni celle des rois d'Angleterre.